ist ndi Alphonse Koguiman est toujours de l'autre côté de la vitrine pour assurer la mise en ordre de son journal. Donc voici d'abord le sommaire. Le facilitateur dans le dialogue inter-burundais, Benjamin Kappa, aurait démissionné depuis longtemps. Selon le secrétaire exécutif de la plateforme de l'opposition externe, Sénaré, d'expliquant qu'il a échoué à sa mission. Du côté du gouvernement burundais, le premier vice-président de la République, Gaston Sinimo, dit que c'est plutôt la fin de sa mission Même s'il si a mal terminé, vous l'entendrez dans ce journal. Une famille de 40 personnes de Rukaramu, en commune Moutimbouzi de la province de Bujumbura, s'est rendue ce mardi matin au bureau de l'Ombudsman Burundi. Argan, qu'elle est en train d'être expropriée. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et le reportage de ce mardi nous parlera de la prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH-Sida qui a sensiblement diminué dans la province d'Ongozi. Et la chronique santé de ce mardi va revenir sur la goutte, une maladie extrêmement douloureuse de l'articulation et le plus souvent chez le gros orteil. La de l'avenir. Ouvrons ce journal et par la page politique et le facilitateur dans le dialogue inter burundais Benjamin Mkapa, aurait démissionné depuis longtemps car il a échoué lamentablement sa mission. Propos d'Anise Nyonguru, secrétaire exécutif de la plateforme de l'opposition externe Sénarède. Cet opposant politique rassure que la démission de Mkapa. N'empêche pas le Sénaré de continuer sa lutte politique. Je vous propose de le suivre. Il a été au téléphone par Elini Bernivikir. Monsieur Benjamin Moukapa, le facilitateur dans le conflit inter burundais avait eu des difficultés d'abord organisationnelles parce que à son entourage se trouvait Des personnes moins expérimentées. Benjamin Moukapa avait un problème de personnalité. La personnalité de Benjamin Moukapa n'est pas comme celle de Mandela ou comme celle de Néré. Après cette démission du président Moukapa, où est-ce que vous placez votre espoir en ces pourparlers Moukapa n'était pas la pièce maîtresse de notre lutte. Ce n'était pas lui qui organisait notre lutte. Monsieur Moukapa, c'était un facilitateur d'un médiateur qui a d'ailleurs échoué au niveau de l'organisation. Au niveau du soutien en rapport avec euh, les chefs d'État de la sous-région et du médiateur, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, notre lutte va continuer pour ramener la paix, la sécurité et la dignité pour Burundi. Le Sénarède regroupe des acteurs politiques qui espéraient résoudre la crise burundaise par des pourparlers interburundais. Et après la démission de Moukapa, on peut parler de l'échec de l'opposition. Il n'y a pas d'échec de l'opposition parce que Moukapa, je dis, c'est un facilitateur d'un médiateur et le médiateur est encore là. C'est une question de persévérance. Les membres du Sénarède ne regagnent pas le pays. Quel est leur avenir politique s'ils ne participons pas aux élections de 2020. et Au cas où les élections aient lieu sans nous, la lutte politique pour la stabilisation d'un État ne se mesure pas par rapport à une élection. Notre lutte se mesure dans le temps et dans la façon dont nous voulons asseoir un Burundi stable. Il faut guérir le Burundi de son mal. Et guérir le Burundi de son mal, ça peut durer autant que ça peut prendre, mais le plus important, c'est d'y arriver. Le gouvernement burundais, de son côté, considère que le facilitateur dans le dialogue interburundais, Benjamin Mukapa, n'a pas terminé son mandat. Selon lui, c'est plutôt la fin de sa mission, même s'il a mal terminé. Gaston Sindimgo, premier vice-président de la République, dit que les figures politiques devraient plutôt réclamer d'être politiquement facilitées afin de prendre part aux élections de 2020 et aux exilés politiques à regagner le pays. Le premier vice-président est aussi au micro de Lynn Il n'a pas présenté sa démission, seulement il a terminé sa mission. Et quand il a terminé sa mission, nous, nous avons pris acte. Mais lui, il avoue qu'il a démissionné. Quel est l'impact politique que ça va faire au niveau du Burundi L'impact politique positif parce que les Burundis doivent s'accaparer de leurs problèmes maintenant. Alors, si il a dit qu'il a terminé sa mission, les Burundais n'ont qu'à s'organiser pour faire avancer le reste pour arriver aux élections de 2020. Est-ce qu'on peut parler de la victoire du gouvernement burundi et l'échec de l'opposition C'est ça Il n'y a pas de de victoire de l'un ou l'autre, c'est la victoire du peuple burundais. Nous avons un gouvernement de tous les burundais, sans exception. Qu'est-ce qui devrait suivre après cette démission de Mukapa Les burundais doivent se saisir et prendre les choses à main et avancer vers les élections. C'est un clin pour, pour aussi les politiciens de regagner le Birkaï pour avancer et vers les élections de 2020. Et le gouvernement garantit la sécurité et crée un climat euh, favorable pour la tenue des élections de 2020. Les figures politiques dont vous parlez font face au mandat judiciaire. Aucune idée de parti politique n'est sous mandat. Ceux qui sont sous le mandat, ils vont répondre à la justice ou il y a des arrangements politiques. Seront le climat avec la politique, vous mettez en place une loi adaptée à cette politique que vous mettez en place. Alors, créer un climat euh, sain au niveau de, de, de, de, de la classe politique et puis vous venez le gouvernement est là pour tout le monde il faut croire que à ce gouvernement et le gouvernement fera tout pour qu'il y ait une bonne collaboration une bonne entente entre le peuple bondé et les partis politiques l'opposition parle dans le climat politique malsain au Burundi mais, mais quel genre d'opposition parce que l'opposition doit être responsable et constructive vous voulez dire que tout est rose concernant le climat politique au Burundi je ne peux pas dire que tout est rose quelquefois il y a des bavures donc tout ça, nous devons gérer. Quand on est là, on doit gérer à chaque instant. La veille des élections de 2020, euh, que compte faire le gouvernement pour apaiser le climat politique en vue d'obtenir de des élections libres, transparentes et apaisées Il faut que les gens rentrent. Le gouvernement a fait des pas. Et quand vous voyez les gens qui rentrent aujourd'hui, les réfugiés qui rentrent, ce sont les, les, les pas que le gouvernement montre sa bonne volonté de pouvoir organiser les élections avec tout le monde. Il faut que les autres emboîtent le pas aux autres. Il faut que les gens Comprennent que le gouvernement du Burundi mettra toutes les choses en place pour la sécurisation et pour une élection libre, transparente et honnête. Et selon vous, le facilitateur Moukapa a déjà terminé sa mission Oui, le facilitateur Moukapa a terminé sa mission, mais avec l'échec. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. De l'OMA présent, la loi portant prévention, protection des victimes et repression de violences basées sur le genre présente encore des lacunes selon le rapport de la commission permanente à l'Assemblée nationale chargée des questions sociales. C'était hier son lundi, c'est après une descente dans cette province du pays. Pour évaluer la mise en œuvre de cette loi de euh, septembre 2016, de son côté, le ministre Martin Izabandi, ayant le genre de ses attributions, dans ses attributions plutôt, promet de se pencher sur ses lacunes tout en précisant que c'est une loi encore jeune. On l'écoute. Certaines des idées rassemblées par ce groupe parlementaire lors de sa descente dans les sept provinces du pays, c'était le souci de certains, s'interrogeant sur les personnes concernées par cette loi, dit Adolphe Bagnikwa, président de cette commission. Les musulmans burundais sont-ils concernés par cette loi Parce que nous voyons les chers qui continue à célébrer les mariages d'un homme à plus d'une femme. Pourquoi ceci touche les uns, laissant de côté les autres? Sur ce, le ministre Martin Nivia fait savoir que son ministère va poursuivre cette problématique avec les chefs. Nous allons continuer à parler avec les chefs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils en la loi. La justice et l'administration doivent le poursuivre. Car chez nous, il faut passer à l'état civil, même si cette femme est passée devant le chef. La loi le prend comme ayant fait l'ignolibre. Une autre inquiétude soulevée par cette commission, c'est la vente de petits livrets facilitant l'enseignement pour les couples alors qu'ils ont été offerts gratuitement. Dans les communes ayant fait l'objet de notre descente, nous avons trouvé que les livrets facilitant l'enseignement pour les couples donnés gratuitement par la Croix-Rouge sont vendus à 3 000 francs. Pourquoi cette situation alors que la Croix-Rouge les a offerts gratuitement? Une question que le ministère des Droits de l'Homme va vérifier et corriger si cela s'avère nécessaire, précise le ministre Nous Suivons de près la situation, parlons avec l'administration et le ministère de Tutelle pour voir si réellement il n'y a pas eu de convention entre la Croix-Rouge et les communes. Nous allons faire une vérification, si c'est vrai, ça va être corrigé. Bujumbura, Rumonge Gitega, Ngo e Anza, e Kirundo ont on fait objet de cette descente. Merci à Miri Kanyange pour tous ces détails. Une famille composée de 40 personnes de la zone Nerukaramou, en commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province de Bujumbura, s'est rendue ce mardi matin au bureau de l'Ombudsman burundais pour exprimer leur doléance. Cette famille dit être en train d'être spoliée par le ministère ayant l'urbanisme dans ses attributions. Les conseillers au cabinet, au cabinet plutôt de l'Ombudsman ont reçu en audience cette famille. Ces derniers ont informé à la presse que cette question sera transmise au médiateur, les détails avec, avec Moïse Misango. Ces descendants d'Olit de Kouaradzanioué disent que leur propriété léguée par leur grand-père est en train d'être espoliée. Ces légataires soulignent qu'ils ont préféré faire recours chez l'ombusman. Ces derniers affirment détenir des documents administratifs attestant que cette propriété leur appartient. Nous sommes venus ici au bureau de l'Ombudsman pour lui soumettre le problème de notre parcelle de Kajaga qui est en train d'être appropriée aux tierces personnes par le ministère des... Public. Ce ministère a attribué notre propriété dans la commune Ngagara, alors que notre parcelle se situe dans la zone Lukaram. C'est dans cet objectif que nous sommes venus solliciter l'intervention de l'Ombudsman afin que nous puissions être rétablis dans nos droits, car nous avons déjà 16 membres de la famille qui sont incarcérés. Beaucoup de fois... « Ils sont incarcérés », indique cette femme, qui ajoute que pour être libérés, ils sont intimidés de signer un procès verbal qu'ils ne revendiqueraient plus cette propriété. Ils disent ne pas comprendre comment une construction en cours peut être assistée par les forces de l'ordre. Les conseillers au cabinet de l'Ombudsman burundais ont reçu les doléances de cette famille. Cependant, ils ont informé la presse que cette question sera soumise à l'Ombudsman Edouard Ndoui Merci à Moïse Misago. L'Organisation internationale du café indique n'avoir pas de fonds propres pour appuyer les caféculteurs en leur donnant du bétail pour qu'ils entretiennent facilement leurs plantations. Le directeur exécutif explique que leur rôle est de mobiliser les fonds dans différents organismes internationaux qui vont aider dans ce secteur. Joseph Sette ajoute que l'une des motivations qu'il a poussé à visiter les caféculteurs et que le café occupe une place prépondérante. Il a dit son lundi lors de sa visite dans les plantations et les usines caféicoles de Kayanza Ngozi, organisées par l'ARFIC, financées par le projet d'appui et la compétitivité du secteur café. Certaines personnes faisant le triage de la parche à l'usine de déparchage Horamama se trouvant sur la colline Kabuyé de la commune et province Kayanza apprécient le fait que cette usine leur a donné de l'emploi. Mais ils indiquent avoir un petit salaire après de longues heures de travail. Ils ajoutent que leur, que leur santé n'est pas bien protégée contre la poussière provenant de ces graines de café. Le président du conseil d'administration de la dite usine a fait savoir que ce problème fait partie de leurs préoccupations et qu'il compte leur régulariser dans les jours à venir. Les détails avec Vestine bruit est celui d'une machine de déparchage. Nous sommes sur l'usine de déparchage se trouvant sur la sous-colline Narambo, colline Kauye, de la commune et province Kayanza. Sur place, nous sommes avec des trieurs de la parche. Un de ceux-ci dit qu'il apprécie le fait que cette usine lui a donné de l'emploi car auparavant, il était désœuvré, mais que pour le moment, il peut satisfaire certains de ses besoins. Hélas, il ajoute que leur salaire n'est pas proportionnel avec leurs efforts car, selon lui, ils travaillent pendant plus de 10 heures par jour. En outre, une autre personne indique qu'à part le salaire insuffisant par rapport au nombre d'heures travaillées par jour, elle évoque leur sécurité sanitaire, puisqu'elles ne sont pas bien protégées contre la poussière provenant du triage de la parche. Au moment où ces trieurs demandent de l'amélioration de leurs conditions de travail, le président du conseil d'administration de cette usine fait savoir qu'ils sont au courant de ce problème et qu'ils comptent le résoudre dans les jours à venir. Concernant leur sécurité sanitaire, Mélance Akiziman affirme qu'ils ont tout prévu pour protéger leurs employés contre cette poussière en disponibilisant des masques. Il ajoute que le problème qu'il y a est que ceux-ci ne veulent pas prendre soin de ces masques. Il y a trois ans que cette usine est fonctionnelle. Elle compte aux environ 1344 employés. Merci à Vestine Boutoui pour tous ces détails. Certains dockers du marché Bujumbura Setima qui étaient reconnus communément euh, sous le nom de Chession, ont été refusés d'exercer leur métier ce mardi par les responsables de ce marché. Joseph Dukundane, commissaire du marché Bujumbura City Market, indique que ceux qui ont été empêchés de faire leur travail dès ce mardi matin sont ceux qui n'ont pas respecté l'engagement de payer quotidiennement 300 francs burundais ainsi que les frais d'ujire. À la source, reportage. Dans le reportage de ce mardi, nous parlons des problèmes que vivent les personnes vivant avec le VIH sida en province d'Ongouzi. La prise en charge médicale a sensiblement diminué. Les malades se voient obligés de payer les frais de laboratoire, de médicaments, de l'hospitalisation. Alors que dans l'OTAN, c'était gratuit. Ils disent qu'à l'hôpital, ils sont considérés comme les autres et qu'ils doivent utiliser la carte de mutualité santé et celle de la méthode de la fonction publique. Les PVVH, membres du réseau RBP, ne savent pas aujourd'hui à quel sein se vouer et demandent que la situation change. Le reportage est signé, Léon Sevitali. Jacqueline Ebuchumi et Béatrice Bavumira-Guillet sont des volontaires qui travaillent avec le RBP, antenne Tendongozi. Ils ne sont pas en mesure de dire le nombre de personnes malades qu'elles sensibilisent, mais elles sont nombreuses, les personnes vivant avec le VIH-Sida. Je ne peux pas vous parler du nombre de ceux que nous accueillons, les garçons, les filles, c'est tout le monde. Les personnes séropositives en se disent actuellement confrontées à de sérieux problèmes liées essentiellement à la non prise en charge médicale comme avant. Le laboratoire, les médicaments, l'hospitalisation, c'est en grande partie devenu payant. La gratuité n'est plus. Les tests qui étaient gratuits sont pour le moment payés, puisque les bailleurs de fonds dans ce secteur sont partis, on n'arrive pas à payer les factures. Le changement de situation est confirmé par Deon Manna, le coordinateur régional de RBP+ Ngozi. Dans les dispensaires, on nous a indiqué que la quantité de médicaments a sensiblement diminué. Auparavant, les séropositifs positifs les bénéficiaient sans avoir payé. Pour le moment, l'on nous dit que ce n'est plus le cas. Rose Nyangui, c'est la présidente de RBP+ en commune Ngozi. En Elle travaille également à l'hôpital autonome de cette province comme médiateur santé. Elle suit de près comment les malades sont traités et se dit dépassés par les paiements exigés. Si je regarde les tarifs, par exemple à l'hôpital de Ngozi, vraiment, on a doublé. Et à partir de la consultation qui était sur 1500 francs, aujourd'hui, c'est 3000 francs. Et le laboratoire et aussi, les examens, on a augmenté. Même aussi l'hospitalisation, la caution qui était à 10 000 francs pour le moment, c'est 25 000 francs. Vous trouvez Alors, pour un PVVH il est vraiment très vulnérable, qui ne peut même avoir 1000 francs et lui demander une caution de 25 000 francs, très beaucoup, il décide de rester à la maison. L'augmentation des tarifs, et, et, ça date et, de ce mois de janvier, mais pour d'autres, ça a commencé et, à partir du mois d'octobre. On ne donne jamais et, le bon document. On dit que les PVVH sont des personnes comme tant d'autres, ne sont pas plus vulnérables. Actuellement, c'est encore cette femme... Bon nombre de malades restent à la maison alors qu'il y en a même parmi eux qui devaient prendre des médicaments au jour le jour sans rien. Le RBP plus Ngozi craint aussi la propagation du VIH du moment qu'il y en a qui restent à la maison sans savoir leur état de séropositivité. Il demande au ministère de la Santé publique et de lutter contre le sida de tout faire pour que les PVVIH soient prises en charge médicalement comme avant. À ce sujet, le médecin directeur de l'hôpital autonome Dongozi a promis de s'exprimer dans nos éditions de ce mercredi. Radio Isanganiro, chronique santé. Place à la chronique santé, la goutte qui est une maladie extrêmement douloureuse de l'articulation et le plus souvent chez le gros orteil peut toutefois attraper d'autres articulations en cas de non-traitement. Le rhumatologue indique que dans ce cas... Le patient reste inapte parce qu'il lui est difficile de marcher. Docteur Angélique Nyakindi explique que même si la maladie de la goutte est chronique, une fois soignée et suivie comme il faut, les crises sont espacées et la personne peut toujours continuer ses activités quotidiennes. Chronique santé de ce mardi, signé Ordella Mucho. Dans la chronique précédente, nous avions parlé de la goutte qui est causée par la sudérique provenant des aliments ou boissons riches en protéines. Docteur Angélique Nyokindi explique toutefois qu'à part certains signes comme la douleur intense, la rougeur et le ballonnement au niveau de la zone atteinte lors de la crise de goutte, il y a également des examens pour diagnostiquer cette maladie. Il y a des examens pour diagnostiquer cette maladie, notamment les analyses de de sang, on fait des prélèvements sanguins, on va doser la l'acidérique, on va chercher un syndrome inflammatoire biologique et s'il y a une articulation qui est gonflée, là aussi on pourra faire une ponction du liquide qui est dans l'articulation et on va chercher l'accumulation de, de ces cristaux de gouttes. Sinon, en cas de goutte chronique, on peut aussi faire la radiographie qui va nous montrer les tofus, l'accumulation de ces caillots dans l'articulation mais aussi qui va nous montrer une destruction articulaire. Différents médicaments sous forme de comprimés, par exemple, sont disponibles au Burundi pour traiter la goutte, comme l'indique le docteur Nyokindi. Elle est parmi les maladies qu'on appelle les maladies chroniques, mais la personne qui a la goutte ne peut pas rester toujours douloureuse. Non, on traite contre la crise aiguë mais elle peut rester susceptible de faire une crise. Donc il faut un suivi régulier. Selon toujours cette rhumatologue, devenir un handicapé est l'une des complications qui peuvent s'observer chez une personne qui ne se fait pas soigner comme il faut. Il y a beaucoup de conséquences. D'abord, les conséquences sur la personne. Cette perte des articulations, de l'activité articulaire avec des ankyloses, des articulations atteintes et la personne devient handicapée. Elle est incapable de fonctionner seule. Elle a besoin d'un aide. Elle va perdre son travail elle va bousiller son économie en allant chaque fois à l'hôpital. Donc il y a des conséquences sociales, des conséquences économiques, des conséquences professionnelles mais aussi au niveau familial. Faire des activités physiques pour garder des articulations saines est l'un des moyens de prévention de la goutte. Ce qu'on peut faire c'est d'éviter ces facteurs évitables, notamment l'excès d'alimentation riche en L'excès d'alcool ou de bière, il faut les éviter, l'excès de ces médicaments et aussi il faut une activité physique pour garder les articulations saines. Une personne atteinte de gouttes peut mourir à cause de ces complications et non pas à cause de cette maladie. docteur Angélique Kenyokindi nous donne l'exemple des plaies qui apparaissent souvent chez une personne qui n'est plus libre dans sa locomotion ou encore des complications au niveau du cerveau. C'est sur cette chronique santé que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci à, Alvin, à Alphonse Koubguimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikouananga. Bon après-midi à toutes et à tous.